tous, vous êtes bien sur Radio Gameozo, vous nous écoutez sur le 107 FM, vous pourrez également nous écouter euh, en streaming depuis notre site internet www.radiogameozo.eu. -so Et aujourd'hui, avec moi, eh bien, une invitée. Alors, euh, une invitée, il y, a, il y a quand même plusieurs invités autour de la table, il y en a quelques-uns qui ne m'ont pas parlé. <rire> en tout cas, euh, j'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui eh Cathy Alizé. Cathy, bonjour. Bonjour, je dis bonjour à tous les auditeurs, à tous ceux qui, qui nous écoutent. Et puis aussi, bonne journée. Ah bah oui, bonne journée, <rire> ça c'est vrai. Alors Cathy Alizé, ça c'est votre nom d'artiste C'est mon nom d'artiste. Oui. Eh, Associée, j'y associe la Troubadora. Euh, Cathy Alizé, la Troubadora. D'accord. Euh, comme ça... Euh, Euh, comment dire ça Il n'y a pas de confusion. D'accord, ok, ça marche. Et vous êtes accompagné eh de deux de vos petits-fils. Alors, il y en mmh. a un qui se cache, on ne va pas l'embêter. <rire> le deuxième, il est d'accord pour participer, c'est Donaël. Donaël, bonjour. Bonjour tout le monde. Comment ça va Ça va très bien aujourd'hui. Ok super, alors là vous, vous venez tout droit quand même d'assez de, de, loin hein? Oui, hein? très loin, de la Martinique eh Oui quand même 8 heures d'avion, 3 heures de train <rire> Et c'est pas la première fois que vous faites ce voyage Ce n'est pas la première fois oui. Et euh, disons que c'est un voyage euh, auquel je tiens beaucoup Oui. Parce qu'au départ, la première fois que j'ai mis les pieds euh, justement dans, dans la région Tout simplement pour des raisons de santé D'accord Et donc je suis allée au terme de, de plombière Je suis passée par Remiremont bien sûr Et puis euh, depuis je suis euh, attachée à la région Et j'y reviens Eh bien oui Voilà c'est un passage obligé Alors on va quand même vous présenter hein, Vous êtes multi -casquettes. Tout à fait Alors euh, je vais vous laisser faire Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire Il y a beaucoup de choses à dire c'est vrai Et j'avoue que moi-même parfois J'ai du mal à me présenter Alors, j'ai trouvé un terme, j'ai dit poétesse polyvalente. Ah, voilà. Pourquoi Parce que la poésie a été en quelque sorte le, le point de départ. J'ai commencé par écrire de la poésie. Et puis, de fil en aiguille, euh, je me suis mise à faire des textes, euh, du moins de la musique, pour oui. accompagner ces textes. Et puis, de fil en aiguille, euh, j'ai fait des chansons. Et comme je, je publie, en fait, parce que je suis aussi, euh, j'ai aussi la casquette. Euh, de productrice en fait hein, et les livres et les cd et oui. euh, donc euh, je dessine je, comment dire ça j'illustre bref et, et bien entendu euh, autre casquette euh, en, en, en plus d'être auteur compositrice je réalise puisque je veux mettre aussi en image et en son Donc, je filme et euh, je fais des, des vidéos que je poste sur YouTube, euh, aussi que je projette au cinéma sous forme de ciné-concert. Oui. Euh, et puis, euh, comment dire ça enfin, moi, Je disais je m'y perds, hein, je ne sais plus. <rire> <rire> Instrumentiste parce que euh, je m'accompagne. Comme j'étais seule au début, euh, j'ai commencé par m'accompagner avec euh, la guitare. Et oui. C'était ma compagne. Et puis, j'ai trouvé des personnes, en fait, euh, euh, comme euh, M. Bailly, qui est de la région, mm -hmm. euh, qui, euh, qui, lui, en fait, euh, s'est intéressé à ce que je faisais. Et comme il est euh, technicien du son, donc c'est lui qui réalise euh, mes albums. Et comme c'est un musicien complet, lui aussi polyvalent, euh, il m'accompagne souvent sur scène quand je viens euh, ici, euh, euh, donc quand je fais des concerts. Et puis aussi, parfois, il franchit l'océan, ah. comme c'est arrivé une fois. Euh, pour m'accompagner à la fabrique à, à chansons euh, à la Martinique. Eh bien, dis donc, <rire> quelle épopée <rire> Alors, euh, la fibre artistique, c'est un petit peu de famille, parce que de Noël, toi aussi, tu t'es fait un petit peu contaminé par tout ça. <rire> Totalement, oui. <rire> Alors, qu'est-ce que tu fais euh, euh, voilà, pour participer à, à, à toute cette euh, aventure Eh bien, euh, déjà, le soutien moral, je pense que c'est quelque chose de, ah très, oui, ça, <rire> de très important. Et ensuite, ben, euh, je suis là pour filmer, pour pouvoir aussi... Euh, Euh, faire des photos, euh, pouvoir en fait euh, euh, garder une, une trace dans le temps de, de, oui. de, de ce, ce qu'il a fait. Euh, je l'aide aussi à, à, à comment ça Je suis pas vraiment technicien du son, mais je l'aide vraiment à, à mettre en place la balance, par exemple, pour pouvoir euh, avoir les concerts, etc. Donc je fais un peu de tout pour pouvoir l'assister, ouais, pour pouvoir l'aider. Ça, ça, <rire> ça doit être... Oui. Tout à fait. Ça ouais. doit être super de partager ça avec son petit-fils C'est super parce que depuis qu'il est tout petit, il le fait Et je sais que les autres techniciens étaient émerveillés Il l'appelaient le petit technicien <rire> Et je me souviens euh, par deux fois déjà Quand je suis passée au Théâtre Aimé Césaire Une première fois, euh, j'avais des problèmes avec ma guitare sur scène bah, Elle est montée sur la scène euh, pour m'aider euh, Une autre fois, euh, il n'y avait pas de, de technicien justement de, de son Et c'est lui qui a réalisé, en fait, euh, wow. pendant, tout, pendant tout le concert, euh, c'est lui qui a pu s'adapter, en fait, euh, aux instruments, en fait, à tout ce qu'il y a, aux appareils qu'il y a au théâtre Aimé Césaire à, euh, à Fort-de-France. Et c'était lui, le technicien de son. Voilà, voilà. <rire> Bravo, quand même, c'est chapeau, quand même. Hein. Ah, j'oubliais aussi l'aspect musicien, hein, comme il est musicien. Il y a même un, une vidéo qui est postée sur Dailymotion, ouais. on le voit tout petit, tout petit. <rire> Un tout petit bonhomme qui est au piano et qui, euh, qui fait l'intro euh, d'une de mes chansons euh, qui s'appelle « Recto Verso ». Et euh, on, on le voit parce qu'il a fait aussi du piano, il a participé au clé d'or. Enfin, finalement, c'est un musicien. enfin J'ai vu qu'il avait donc euh, ce, ce désir et je me suis rendu compte qu'en en fait... Je crois que j'en ai fait un artiste. Là là là bah, là. Moi, j'ai révélé ouais. cette fibre artistique. J'ai contribué, en tout cas. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de Naël Eh bien, je n'ai pas grand-chose à dire de plus. C'est juste que c'est vrai qu'elle qu a toujours été là aussi pour, pour comment ça, pendant les concours, etc., pour pouvoir me pousser, pour pouvoir m'encourager. Et c'est vrai que c'est ça qui, aussi qui a fait que je continue à... Bah, Euh, dans cette à, voie persévérer. Et puis, euh, <rire> à persévérer. Ouais, C'est chouette, Une belle histoire de famille en tout cas. Alors euh, Cathy, ça fait combien de temps que vous êtes tombée dans la marmite euh, de la chanson, de, de la, la chanson. musique <rire> Alors je dois dire que la marmite, je crois que dès que j'étais, dès l'enfance, parce que j'étais enfant, je faisais pas de musique, mais je chantais tout le temps. Ah. Je chantais, je chantais, je dansais, je sautais, et ma mère n'aimait pas ça. Ah Elle me disait, tais-toi, tu fais trop de bouillie. Mais moi, c'était plus fort que moi. <rire> et puis, j'écrivais aussi. J'écrivais des poèmes. Mais je voulais être je voulais devenir, en fait, artiste. quoi Et puis, on m'a un peu déconseillée. On m'a dit, écoute, tu sais, l'art ne nourrit pas son homme. Oui. oui. C'est pourquoi, pendant longtemps, j'ai fait autre chose. J'ai enseigné, enfin, pour gagner ma vie. D'accord. Et puis, je suis tombée malade. Et c'est à partir de ce moment-là, justement, quand la maladie s'est révélée, elle s'est réveillée, que... Pour me, comment dire ça, pour me retrouver, pour me reconstituer, etc., je me suis remise à la, à la musique. J'avais laissé ma guitare dans un coin, j'ai repris ma guitare. Et c'est là que j'ai commencé à, vraiment à composer, j'ai commencé à écrire de, des chansons. Et puis, je ne me suis jamais arrêtée. Ça, c'est beau. Oui, tout à fait. Ça, c'est beau. Puis, Parce que c'est aussi une thérapie. ah bah Ça, ça, ça c'est vrai. Ouais. Tout à fait. Et donc, euh, du coup, là, vous, vous êtes dans la musique, mais vous êtes aussi poétesse Alors, oui, l'écriture, voilà, oui. c'est venu en même temps que cette envie de. C'est-à-dire que tout est venu en même temps. Quand j'étais enfant, je sais, je chantais, euh, j'écrivais. Euh, Qu'est-ce que je fais Voilà, je chantais, j'écrivais, je dessinais, je peignais. Voilà. Et oui. Tout était là, déjà, depuis mon enfance. Euh, mais comme j'ai dit, euh, on, on m'a dissuadée. Mmh. Si bien qu'au moment de prendre ma voix, euh, je voulais aller aux Beaux-Arts après j'ai dit non. Parce que j'étais à ce moment j'étais à Aix-en-Provence. d'accord Non, pas les beaux-arts. non Ça va pas aller. J'ai erré comme ça et puis j'ai dit non, il faut être raisonnable. Alors j'ai choisi les lettres. Mais les lettres, en fait, c'est aussi de la ah ben oui. <rire> aussi on, on est aussi en, en, en, mathieu, enfin, en art. Oui. Donc, euh, je suis restée dans le, dans le domaine. Mais, euh, avec une profession un peu plus, euh, comment dire ça, euh, je ne dis pas un peu plus sûre, mais euh, qui, qui, qui pouvait plus facilement me permettre... Euh, de faire face à mes responsabilités familiales et autres. Oui. Voilà. Maintenant, vous êtes lancé pleinement euh, dans la musique Ah oui, maintenant, c'est pleinement. Je compose tout le temps. Euh, euh, D'ailleurs, euh, chaque année, euh, je, en, en plus de mes récitals, de mes concerts, euh, j'aime bien travailler avec un groupe d'enfants. Alors, cette année, c'était des enfants dans un centre aéré. D'accord. Euh, centre aéré, euh, ça s'appelle les Mercredis Loisirs, aux Andes d'Arles. Oui. Donc, euh, l'année dernière, c'était aussi des enfants dans les cadres du labo des histoires l'année d'avant c'était aussi un groupe d'enfants c'était un groupe de cm CMA c'est une tasse de CMA au, euh, au non pas au collège à l'école de Trinité d'accord à l'école de Trinité et là avec la fabrique à chansons donc euh, nous avons fait une chanson ensemble euh, je les ai pilotées et la chanson est sur youtube elle s'appelle le cadeau et ben voilà, voilà donc super. Euh, je fais beaucoup de choses mais toujours dans le milieu artistique parce que ça me permet comme je disais c'est une thérapie Et euh, aussi c'est plus fort que moi en fait Ben oui <rire> Ça c'est un plaisir qui ne, se, qui ne cesse jamais d'exister la musique Tout à fait voilà. oui. Alors on va écouter le cadeau hein oui. Cette euh, oui, oui. Euh, fameuse chanson et on se retrouve juste après D'accord C'était juste avant la récré Ils étaient tous impressionnés Qu'à sans forme cadeau volé, c'est qu'il faut. Cadeau, très belle chanson, en tout cas les, les paroles en plus sont superbes et ça nous a mis la patate J'ai oublié de dire qu'avec nous, euh, autour de ce micro, il y avait quand même Chris Chris il est devenu fan de, de cette chanson hein, Chris? Totalement d'accord ah Je leur dirai, parce que oui? en fait, c'est une chanson dire. aussi euh, euh, qui est restée dans, vraiment dans, dans ma mémoire Pourquoi Parce qu'en fait l'histoire, ce sont les enfants qui ont proposé l'histoire Ah oui Moi j'ai aidé bien sûr à mettre en, en comment dire ça à mettre en texte, à mettre en musique, mais ce sont eux, c'est leur histoire et ça j'ai trouvé qu'ils étaient extraordinaires d'avoir trouvé quelque chose comme ça, la, la notion de, de pardon, tout ça, moi j'ai trouvé ça très bien. Ah bah oui, c'est plein de bienveillance, comme il dit. Ah oui, plein de bienveillance, parce que le thème a été choisi par la maîtresse qui s'appelle Madame, Madame Gisèle Luce, et le thème c'est la bienveillance, ah. hein, qui est étudiée à l'école. Ah bon Oui, oui, c'est étudié, parce qu'il y a plusieurs thèmes, donc elle, elle a proposé ce thème-là, Et j'avoue qu'au début, je me disais, oh là là, comment je vais faire Oh là là, c'est compliqué <rire> Pourquoi la chose c'est un thème pareil <rire> bon. C'est génial fin... Et puis finalement, je leur propose d'écouter. Imaginez une histoire, c'est mieux. Les chansons passent mieux quand on raconte une histoire. Et là, ils ont imaginé une histoire, et puis de fin en aiguille, voilà, a... c'est arrivé à cela. Alors, je les salue, hein, euh, toute la classe, euh, oui, CMA. Ils sont plus grands maintenant, mais <rire> je les salue. Madame Giselle Lus aussi, mais oui. Et puis tous ceux qui ont participé, hein, euh, donc, euh, Et on l'embrasse que... cette maîtresse parce qu'un thème pareil, <rire> dis donc, on devrait en avoir plus souvent. Ah, oui, c'est vrai, c'est vrai. Que, Tout donc. à fait. Voilà. Ah, oui. donc, bravo à cette maîtresse. Alors j'imagine que là, euh, ça doit être une expérience vraiment euh, hors du commun de travailler avec les enfants. Comme Extraordinaire. Ça. Disons, c'est la première fois que j'ai travaillé avec un groupe d'enfants, parce que j'ai travaillé avec des enfants comme ça, mais avec un groupe d'enfants et toute une année. Et moi, j'avoue que ça m'a boosté, Parce que j'avais l'impression que je ne pouvais pas, par exemple, franchir la distance entre le German et Trinité. Parce que c'est vrai, euh, étant donné mon état de santé, je me disais, oui. je ne pourrais jamais prendre ma voiture arriver jusque-là. Eh bien, je me suis dit, c'est très bien. Parce que tellement j'étais enthousiasmée, je faisais la route sans même me rendre compte. Mm -hmm. Et euh, après, euh, de fil en aiguille, j'ai vu les enfants, leur état d'esprit, leur enthousiasme, la maîtresse, tout ça, l'école. Mais vraiment, ça m'a aidée énormément. Donc, euh, La passion je leur dis merci. Ça, c'est chouette. Alors, oui. justement, on fait un petit parallèle. Donc, ces soucis de santé vous ont amené, à un moment donné, à venir à Plombière Tout à fait, voilà. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé <rire> J'arrive à Plombière, euh, complètement découragée, euh, vraiment, 37 kilos. Euh, Oula. Ah oui euh, euh, Je tiens à peine sur mes jambes. On m'a dit que Plombière, euh, ça soigne, les problèmes digestifs et tout. J'ai dit, bon, ben, je demande à voir, parce que j'étais vraiment découragée. oui. Et puis, euh, effectivement, j'ai fait la cure à Pombière, et euh, après, dès la première année, je suis repartie, j'étais déjà beaucoup mieux. Je pouvais manger euh, beaucoup mieux, euh, davantage, etc. J'ai pris des kilos, et j'étais vraiment, euh, on, ça se voyait, les gens voyaient sous mon visage et tout, que j'étais transformée. Alors j'ai dit, ah non. On m'a dit qu'il faut continuer, parce qu'une cure, en fait, c'est après trois ans que vraiment ça donne des résultats. Donc j'ai continué, continué, continué. Et puis comme j'ai dit, euh, quand je suis arrivée à Plombière, j'étais toute seule euh, au départ, il n'y avait pas d'Onaëlle. Alors c'est vrai, je ne savais pas quoi faire. Et là, au miracle, je me suis remise à dessiner. J'ai recommencé à dessiner. Rec... Et puis j'ai eu envie de, de, de chanter puisque je me suis présentée donc, pour, la, pour faire euh, ce qu'on appelle euh, la fête de la musique. Oui. Je n'étais pas partie pour ça. Et c'est à partir de là, en fait, qu'on m'a qu encouragé. On m'a dit mais il faut continuer. Ce que vous chantez, c'est bien. Euh, on aime ce que vous faites. Au départ, c'était beaucoup de poèmes et un peu de musique. Oui. Et puis, au fur et à mesure euh, <rire> que j'écrivais, c'est devenu donc euh, un peu plus de musique, poèmes mis en musique. Et voilà. Mais Ce que euh, vous me disiez tout à l'heure, c'était qu'à la base, vous vouliez écrire des textes pour d'autres et qu'à Plombière, c'est la première fois que vous aviez chanté En public, voilà. c'est vrai. Parce que pour moi, je ne me voyais pas. D'ailleurs, c'est bien ça. Moi, je croyais que j'étais à l'article de la mort, poétiquement. Je me disais, mm. bon, ben c'est fini. Je n'aurais jamais imaginé que je serais montée sur, sur scène. En fait, je me suis dit, j'écris et les autres vont chanter ce que j'écris. Mais ce qui s'est passé, c'est que l'assassin m'a dit, ouais, c'est vrai, mais... Pour être inscrite comme, inscrit comme auteur, mais pour être inscrite comme auteur, compositrice, il faut que les compositions musicales soient représentées en public au moins cinq fois. Et là, je me suis trouvée devant un dilemme. Je ne pouvais trouver personne pour chanter à ma place. Ben oui. Alors j'ai dit, ah, plus que toi. <rire> pas le choix, en fait. Et ça n'a pas été facile, parce que même quand je me suis inscrite, euh, je n'avais pas de guitare, j'étais venue pour, uniquement pour me soigner. On m'a dit au service d'animation de Plombière on va te trouver une guitare ils ont cherché partout dans Plombière au départ ils n'ont pas trouvé et puis ce qui est assez remarquable c'est une des, euh, des animatrices qui était là c'est Christine elle s'appelait Christine l'époque. elle va <rire> se reconnaître je vois elle sera peut-être heureuse d'entendre euh, de voir ah, que nous, je me rappelle oui. elle a dit j'ai une guitare que je n'utilise pas et effectivement elle m'a amenée chez elle et je vis une guitare là, qui était dans un coin Et elle me l'a prêtée. Et c'est cette guitare qui m'a permis ah de oui. démarrer. <rire> voilà. Pas de hasard, que des rendez-vous. Et là, quel beau, quel beau rendez-vous. En tout cas, c'est un vrai message de la vie hein, que vous avez reçu à ce moment-là. Euh, parce que voilà, si vous n'étiez pas venu ici à Plombière, peut-être que votre vie d'artiste n'aurait pas euh, voilà, pu je être pense accomplie. Pas. Je ne pense pas. Parce qu'en fait, euh, c'est vrai, euh, un, comme je dis, j'étais découragée par ma santé. Ouais. Et je pensais que c'était fini. Et je suis venue à Plombière vraiment me disant, moi, je demande à voir. Parce qu'on m'avait dit, les maladies digestives, mm. on ne peut rien faire. Bon. D'abord, c'est auto-immune. Oui. Et puis aussi, ce sont des maladies euh, euh, qui on n'a pas de traitement. Seulement des traitements lourds mm. que j'utilisais, mais qui ne marchaient pas vraiment. Je, ça empirait. Oui. Donc quand je suis, on m'a dit plombière, l'eau de plombière, j'ai dit de l'eau qui me soigne. Je <rire> n'y croyais pas. <rire> et, et la plupart des personnes qui viennent d'ailleurs pour la même chose n'y croient pas. Oui. Mais on, parce qu'on se parle et on se rend compte on se dit mais attention, bah, je devais être opérée puis je suis venue à Plombière, plus question d'opération parce que ça marche oui. ah donc oui. je le dis et je remercie d'ailleurs, euh, je remercie le personnel euh, qui s'occupe très bien des curistes hein, je sais pas, Christelle euh, euh, comment dire ça Valérie, enfin toutes celles euh, mais euh, la plus toutes en fait, qui s'occupent vraiment avec beaucoup de dévouement Et puis je remercie la directrice aussi qui a permis que nous enregistrions justement ce CD dans une des salles au Salon de la quoi Alors ça c'est incroyable, vous faut nous expliquer ça. Hein. Ah ben oui, parce que <rire> quand j'ai vu qu'il qu fallait faire ce CD par rapport à cette chanson qu'on a passée, alors j'ai dit voilà comment je fais, je vais faire un CD, je ne vais pas faire un single, je vais qu'il y ait d'autres chansons oui. qui un pas avec les enfants. Alors c'est là où on s'est dit voilà, tu as plombière, euh, pourquoi pas Alors, Guy Bailly m'a dit, parce que c'est lui le technicien, il m'a dit Mais, Ça ne pose pas de problème, okay. hein. on le fait <rire> ou dans mon studio chez moi ou à Plombière, parce que, pour ne pas me déplacer. Alors, j'ai demandé à la directrice qui a accepté. Et bien, okay. Donc, il est venu avec tout son matériel et puis après, <rire> on, on, Même lui aussi, il a participé, parce que sur une des chansons, c'est Cathy cassé », on entend sa voix, parce que. Ah bon Oui, il, Donner, il, a, il a participé a aussi. <rire> Donc, euh, ça a été. Une aventure extraordinaire. D'ailleurs, que j'ai repris en vidéo et que je projette parfois au cinéma oui. pour montrer comment on est passé de la scène au CD, toutes les étapes. Et surtout montrer que ça a été fait au salon de la Croix. Alors ça, c'est incroyable. Et quand j'y repense, je dis, mais ce n'est pas possible. On a eu vraiment euh, <rire> une idée géniale. Et euh, je crois que le personnel, quand il entend ça, il est vraiment... Euh, il, il est étonné parce qu'ils n'ont pas forcément eu vent de ça. Je leur dis, écoutez, je vais vous projeter justement ce qui a été fait, parce qu'on a filmé. Ah, c'est super, une vraie anecdote en tout cas. Oui. Et Donaël, on te voit très admiratif de, de tout ce que euh, nous raconte Cathy. Alors, que, comment tu vis tout ça, toi Eh bien, comment je vis tout ça euh, J'ai toujours été avec elle, du coup, ben... Tout ce qu'elle fait, en fait, ça, ça m'aide moi-même à me construire. Parce oui. que dans le moment, je ne savais pas vraiment comment j'étais, qui j'étais. Et du coup, bah, de voir tout ce qu'elle fait, je me dis, bah, si, si elle le fait, c'est possible de le faire. Oui. Donc peut-être même moi, je pourrais peut-être le faire un jour. Et ça euh, aussi, ça, ça m'aide aussi à, à trouver des choses à faire. Parce oui. que c'est vrai que maintenant, avec, avec, tout, avec Internet, etc., on, a, on peut être très vite... Euh, emporté par oui. ça mais du coup je peux penser à autre chose et puis aussi justement euh, me construire au niveau artistique et euh, ben, des choses qu'elle fait que, qui, qui me donnent des idées parfois et puis euh, même moi de mon côté je le fais et voilà j'ai toujours été admiratif devant elle parce que comme j'ai dit elle m'a toujours encouragé et de voir tout ce qu'elle fait je me dis ben C'est vraiment magnifique. C'est beau en tout cas, hein, dis donc. C'est vraiment ah beau. Il est, as une très grande maturité, c'est incroyable. En tout cas, quand on t'entend parler, on aimerait bien que, que tous nos jeunes aient vraiment la même façon de penser les choses. Parce que c'est vrai qu'on se laisse un petit peu emporter par toutes ces technologies. On oublie un petit peu la vie réelle. En fait, c'est ça la vie réelle, c'est être avec les gens qu'on aime et faire des choses qui nous tout font plaisir. Est-ce que toi, tu aimerais chanter, faire de la musique euh, plus tard ben j'y pense pas forcément, peut-être. Ça ne me dérange pas d'à côté de mon métier de faire ça. Oui. Et euh, sinon, j'ai déjà été dans des chorales pendant plusieurs années. Comme j'ai dit, j'ai fait des concours... Dieu. Ah, bon, j'ai je... <rire> fait des concours euh, euh, de musique. Donc, euh, pourquoi pas On verra bien. Oui. <rire> Qui vivra, verra. Oui, c'est la chorale de son lycée. Hein. Oui. Et euh, il est passé euh, à l'Atrium, il est passé au parc foral. Ce sont donc euh, des, des endroits... Euh, Euh, qui sont, comment dire ça, les phares au niveau de l'activité culturelle mmh. à Fort-de-France. Et, euh, et moi, j'ai souvent filmé, mais on voit qu'il est heureux, mais comme <rire> tout, de chanter, il faut le voir quand il chante. <rire> il a ça dans la peau, quoi. Hein? Tout à fait. Et vous êtes fière de lui, j'imagine Ah si, je suis fière de lui. Ah oui C'est un, un très beau lien en tout cas que vous avez tous les deux, ça fait, ça fait chaud au cœur de, de voir tout ça. On, on t'oublie pas, hein, euh, <rire> <rire> tu me parleras la prochaine fois quand tu seras plus sûr de toi, mais on t'oublie pas, ne t'en fais pas. Alors moi je propose eh qu'on qu écoute eh bien, Cathy qui a tout cassé, hein, parce que du coup si tu chantes euh, euh, à l'intérieur de cette musique, peut-être qu'on va essayer de te reconnaître. Voilà, de Naël On écoute <rire> ça tout de suite et on se retrouve juste après D'accord C'est Gatty tout cassé Elle a tout renversé Tout le thé, tout le café Y'a plus qu'à ramasser Y'a plus qu'à recoller C'est un petit bout de femme, dans sa tête grande dame, toujours à fond, trop feu, trop flamme. Aïe aïe aïe, pour que rien ne lui résiste, sinon toujours elle insiste, je crois qu'elle se prend pour une artiste. C'est Katicatouka C'est Elle a tout renversé, tout le thé, tout le café. Y'a plus qu'à ramasser, y'a plus qu'à reconnaître, qu'elle t'en a misé. Elle a le permis de conduire, c'est un permis de bondir, priorité bon sourire. Type je vous jure les clés de votre voiture il faudra refaire toute la peinture c'est cassé tout cassé elle a tout renversé tout le thé, tout le carburant plus plus recoller Au moment de la vaisselle, les assiettes s'amoncèlent Attention aux étincelles. Aïe aïe aïe. Le service de sa maman, qu'elle a fait depuis longtemps. il Y a plus que des miettes maintenant. C'est Cathy qui a tout cassé. Elle a tout renversé. Tout le thé, tout le café. Y'a ik heb een man, ja, ik heb een man, ja, ik heb een man, ja, ik heb een un gars que j'ai een man, ja, ik heb een man, ja, ik heb aïe aïe aïe. ik heb een man, ja, ik heb een man, ja, ik heb een Passez la voie demain, vous verrez son petit jardin. Bien sûr, elle n'est pas docteur, mais elle sait tout sur les fleurs. Plus besoin du pharmacien, avec les plantes tout va bien. Pour votre couchement tragé, tout Toute comme elle peut l'immerger. Cathy n'a rien cassé, elle n'a rien renversé, elle ne boit jamais qu'à vivre. À ramasser, y a rien à recoller, pas de ton être à l'Isé Pour les petits soucis du cœur, elle vous trouvera des fleurs vous tout changer. Cathy qui a tout cassé euh, alors là c'est euh, une chanson euh, qu'a écrit ou que chante Guy Bailly c'est ça tout Cathy c'est Guy Bailly qui l'a écrite et qui la chante euh, et euh, disons que comme je le disais il a beaucoup d'humour <rire> <rire> ça se voit d'ailleurs et euh, ça lui est venu euh, quand, quand il est venu en fait euh, pour la fabri fabriquer la chanson à la Martinique Parce qu'il a observé qu'effectivement, je cassais parfois des choses. <rire> ah Et ça lui est venu comme ça. Mmh. Donc, euh, je dis, c'est une chanson écologique, puisqu'il ah, me décrit un peu hein, comme quelqu'un qui aime utiliser l'argile, des choses comme ça, <rires> les choses naturelles, les fleurs, euh, pour se soigner. C'est un peu vrai, puisque, effectivement, la médecine thermale, tout oui. ça, ça va avec la médecine, euh, comment dire ça, avec tout ce qui est naturel. Oui. Quoi. Oui. Ça doit être te... étonnant que quelqu'un écrive une chanson sur soi. C'est pas moi qui l'ai écrite, Oui, lui. Oui, oui, oui, ça doit être étonnant justement qu'on écrive une chanson. Ah, oui, tout à fait. Et, et disons que quand je l'entends, ça me fait tout drôle. <rire> <rire> Mais euh, je me dis, euh, ça, comment dire ça, y, par certains côtés ça me ressemble. Parce que c'est vrai, j'ai cassé tout le service que m'avait <rire> lancé <laissé> ma mère. <rire> un par un, c'est Bon. C'est comme et, ça. Et, et, puis en même temps, il y, y a aussi le côté humoristique. Euh, et bon... <rire> <rire> ben voilà. En tout cas, je, lui, je le remercie parce que euh, je, je dois dire que le, le fait d'écrire sur quelqu'un, c'est euh, montrer que cette personne, euh, en fait, euh, on s'intéresse à, à cette personne. Parce que moi, j'écris aussi beaucoup sur les autres. Par exemple, Sin My Queen, oui. euh, c'est une chanson que j'ai écrite pour ma petite fille quand elle est née, ah. une de mes petites filles. Et il y en a d'autres comme ça. Euh, et même les chansons que j'écris avec aussi euh, les, les, les groupes euh, d'enfants en général, je m'efforce de, comment dire ça, de faire entrer dans la chanson des choses qui leur sont propres, qui leur ressemblent. Ce sont des chansons personnalisées. Ah, ça, c'est ouais. beau. Alors, justement, bah, on va parler un petit peu euh, des futures dates euh, dans, voilà, auxquelles on pourra vous retrouver parce que ça se passe euh, très bientôt. Très bien. Euh, demain, oui. le 17 août. 17 août, à Rio, au marché ouais. de Rio, mmh. de, de 18 à 21h. D'accord. Euh, ensuite, euh, le jeudi 22. Euh, au cinéma de plombière les, les bains alors ça, un le... ciné-concert alors voilà, alors, comment oui. ça se passe un ciné-concert alors un ciné-concert en fait comme on le voit il y a l'association de cinéma et de concert oui. euh, disons que le grand plaisir que j'ai en tant que réalisatrice c'est de projeter sur grand écran, 7 mètres bien sûr euh, mes réalisations euh, euh, ou clips vidéo ou alors autre chose parce que euh, je fais aussi, euh, comment dire ça des, des vidéos, pardon il y en a une où je parle du, du jardin de plombière que j'ai mis en poésie d'ailleurs. Des jardins thérac. Des choses comme ça. Donc, il euh, y a cela. Et puis, il y a aussi euh, la partie concert. Donc, euh, parfois même, pendant la projection, euh, on, on joue de la musique. C'est ah. enfin, un peu comme avant. là. Oui, <rire> Donc, oui. On joue de la musique. Euh, et après, il y a un concert, vraiment. Un, un concert oh. avec... Euh, euh, Enfin, je suis à la guitare. Euh, Guy Bailly, souvent, il est au clavier, au synthé. Oui. Puis voilà, donc c'est ciné-concert. Ah, voilà. ça c'est <rire> chouette. Il sera là, justement, Guy Bailly il sera, en fait. là, oui. il sera là, oui. Et Denaël, il sera là aussi <rire> pour l'ingénierie oui. euh, <rire> son oui, il sera <rire> là. Et j'avais oublié d'une autre personne, en fait, euh, qui, euh, euh, qui, justement, a eu l'occasion, souvent, de me filmer. C'est Monsieur Jacques Chambon. Il me filme, il fait des photos Et d'ailleurs, euh, euh, par exemple, Cine Mike euh, j'ai utilisé tout ce qu'il a filmé, parce qu'on me voit dans le jardin euh, en terrasse. Ah oui. On me voit aussi dans le village miniature. Ah, c'est chouette. On a l'impression que c'est une géante qui <rire> <rire> Et euh, ça, c'est lui qui a filmé intégralement. Donc, il filme souvent. C'est lui qui a filmé aussi quand on est passé la dernière fois. Euh, au festival de Remiremont, romont une d'été, et oui. a, a filmé aussi. Donc euh, j'ai une équipe en fait, j'ai une équipe euh, qui finalement, euh, qui s'est se, qui euh, trouvée, ça s'est trouvé comme ça, et ce sont des personnes qui me soutiennent et que je remercie beaucoup. Ah bah oui, ça oui. c'est bien. Alors il y, y a une vraie affection de votre part pour les Vosges là Ah, ça oui, ça oui. Et euh, c'est vrai, les Vosges, euh, je, je ne peux pas euh, m'en passer. Comme je dis, chaque année, il faut que je vienne. Et euh, je pense que, comme la chanson de Joséphine Baker qui dit J'ai deux amours, oui. mon pays est Paris, euh, ben, je pourrais dire euh, J'ai deux amours, euh, la Martinique et puis les Vosges. Oui. Parce que les Vosges. Euh, Et juste, comment dire ça Je suis bien, c'est euh, la nature, c'est la santé, c'est aussi une atmosphère extraordinaire. Parce qu'il faut dire que euh, là, enfin, les, les, les en fait, les personnes qui vivent dans les Vosges m'ont accueilli souvent et m'ont aidé. Parce que c'est très important pour la guérison. Il n'y a pas que les médicaments, il n'y a pas que ça. Mmh. Il y a aussi l'état d'esprit que les autres ont autour de vous. Et là encore, euh, je pense à toutes les personnes, par exemple les commerçants de, de, de plombières qui me connaissent et qui chaque année, quand j'arrive, il y a Donaël, oh il a encore grandi, oh là <rire> là, quand est-ce que tu t'arrêtes de grandir, des choses comme ça. Et euh, pour moi, c'est comme si c'était, c'est aussi, aussi euh, mon, mon pays quoi. Oui, Tout à chouette. fait. Et Donaël, je pense qu'il va suivre le, le même chemin. Toi aussi, tu adores les Vosges. Oui, euh, en fait, il y, y a vraiment des paysages magnifiques et du oui. coup, ben. Ça me donne vraiment envie d'essayer de, de, de peindre, etc. Ah oui, oui. Ah, vous t'es bien tombé parce que c'est une vraie, une vraie ville d'artistes, là-bas, et ça a une histoire très particulière, Plombière. Hein. Est Plombière, très... euh, oui. d'ailleurs, euh, le premier film que j'ai fait, c'était Plombière, Patrie des arts et de la vie. Oui. Parce que je me suis rendu compte que Plombière, je ne suis pas la seule à vivre cette expérience. Plombière réveille oui. nos fibres artistiques. Oui. Et, et ça, c'est parce que moi, en fait, je pensais que c'était fini. C'est là que j'ai recommencé. Et, et je continue, je continue. Donc, il euh, y a quelque chose à Plombière. Oui. Et je crois oui. qu'on fait beaucoup aussi pour les artistes. C'est vrai. On oui. les encourage on beaucoup. Beaucoup de choses, beaucoup d'animation, beaucoup de choses pour les artistes. Voilà, oui. c'est ça. On les soutient et ça, c'est important. Oui. Alors, si on veut se procurer ce CD que on écoute, dont on écoute quelques extraits depuis tout à l'heure, comment fait-on Alors, euh, disons que ce CD... C'est vrai, que, étant donné que je suis sur la Martinique et sous Plombière, en même temps sur Paris, euh, je donne carrément mon numéro de, de téléphone. D'accord. 06 96 74 97 31. Ok. Euh, sachant qu'il est à la Martinique, par exemple, il est à la librairie antillaise, euh, il est dans, dans des maisons euh, de disques et tout. Et à Plombière, en fait, euh, euh, disons, j'ai une option pour. Euh, un petit magasin, euh, comment il s'appelle encore, qui vient de, de s'ouvrir. Mais je connais bien la personne qui s'en occupe, je la salue, Annaxer, elle va se reconnaître. Euh, donc je me suis dit, elle acceptera certainement d'en de, prendre quelques-uns parce que les gens me demandent Où est-ce qu'on peut les trouver oui, euh, voilà. ah C'est chouette. Alors, euh, du coup, eh bien, si on a envie de se procurer ce CD, eh bien, on vous appelle. Hein on m'appelle. <rire> voilà. Ou alors, est-ce que vous avez un site internet, une page Facebook sur laquelle on peut vous retrouver Si, j'ai un site internet. Alors, j'en ai même deux. Alors, <rire> le principal, c'est www.katializé.com. Ok. Bon. Et puis, il y en a un autre où on peut me, plus facilement me contacter. Ça s'appelle www melidoralight.com Ok. Et là, vraiment, il y a une fiche contact où on peut me contacter et où j'ai mis aussi... Euh Presque tous euh, les titres que j'ai déjà faits, euh, on, on peut me demander, on peut me les commander là. Ah ben voilà, super. Oui. Donc on reprendra tout ça et puis on, on mettra ces euh, sites internet en lien avec le podcast de cette émission qui se trouvera sur notre page Facebook et euh, notre site internet. Je peux dire aussi que j'ai une page Facebook. Ah ben allez-y, euh, Oui, en euh, <rire> tombe Cathy Alizé sur Facebook et on tombe sur ma page artiste. Et là, c'est très facile de communiquer avec moi. Oui. Eh ben voilà, super. C'est sur WhatsApp aussi, je ne sais pas. Ouais, <rire> vous allez être harcelé après. <rire> ne dévoilez pas tout. Alors, est-ce qu'on se lance dans une autre chanson quand même Parce qu'on est bien. Hein, oui, nous, tout à fait. Euh, Ce que vous faites. Alors, vous aviez euh, choisi euh, des chansons qui n'existent pas. Oui, c'est un titre qui est très joyeux. Oui, oui. tout à fait. Oui. Alors, pourquoi des chansons qui n'existent pas <rire> j'avoue que j'ai écrit ça euh, bon, on ne sait pas toujours pourquoi on écrit des chansons qui n'existent pas C'était un moment où j'ai commencé à écrire des chansons mais j'éprouvais le besoin d'en écrire d'autres oui. mais vous savez la vie d'artiste on ne sait pas toujours hein, euh, on peut s'arrêter d'écrire on, on recommence alors j'ai envie d'écrire des chansons qui ne, qui ne sont pas encore bien sûr qui n'existent pas encore Et puis, euh, dans la chanson, j'explique en fait euh, ce, ce que je voudrais que soient ces chansons. Mmh. Et euh, il y a un cœur d'enfant. Il y a un cœur d'enfant. Parce que j'écrivais ça en pensant aussi aux enfants. Mmh. Et euh, il y a un cœur d'enfant. Ce sont euh, donc des enfants que monsieur Guy Bailly, donc lui-même, euh, qu'il a été enregistré. Ce sont mmh. ses enfants, je crois ses petits-enfants, ah. il a enregistré. Oui, oui. Et puis, euh, je trouve que, que c'est vraiment très bien. Euh, vous allez entendre d'ailleurs. Eh Tout on va entendre faire, ça oui. tout de suite. Et on se retrouve juste après. D'accord. J'ai envie de chanter Des chansons qui n'existent pas Des chansons Qui font rire pleurer à la fois J'ai envie de chanter Des chansons qui n'existent pas Les chansons qui disent que la vie, elle Nova, Bougeer en Nova, allumer, allumer, Allumeer, Defeu de joie, la la la la. Du, du, du, du. Des chansons qui peignent le monde tout nouveau. J'ai envie de chanter des chansons qui n'existent pas. Des chansons qui font planer comme les oiseaux. Si nouvelle, qu'elle réveille le soleil. J'ai envie de chanter les refrains qui pas, qui disent que la vie est belle, na na na, na. si belle la la la la la. si belle Des chansons qui n'existent pas par Cathy Alizé. Euh, bientôt, vous ferez un duo avec Donaël, je pense. Hein ah oui, je lui ai déjà proposé. Ah, il connaît toutes les chansons par cœur déjà. Ah, ah, il connaît par cœur. Quand je suis sur scène parfois, ça m'arrive euh, si je me trompe. Oui. Eh bien, c'est pas ça. Eh <rire> alors, non, non, non, c'est pas cet accord-là. Mais il l'a retenu, depuis qu'il et... eh est petit, il l'a retenu. Eh bien, c'est super. Je n'ai pas été à me tromper. <rire> il veille au grain. Oui, vrai manager, voilà. Ah, tout à fait. <rire> alors là, il y a un deuxième, enfin, il y a un deuxième. Il y a un nouvel album qui est en train de se préparer. Qui est en train de se préparer, voilà. Alors, c'est un album euh, qui est particulier. Euh, parce que, il s'appellera il euh, « Duo en festival », il s'appelle euh, « Duo en festival oui. », euh, et euh, j'ai repris quelques titres euh, qui avaient été interprétés euh, lors du festival de Remiremont Rumont euh, en 2014, et euh, comme le public avait été vraiment enchanté par la prestation, D'ailleurs, j'avais deux danseuses aussi, ce qui, euh, qui ne m'arrive pas souvent. D'accord. Et c'était tellement contents qu'ils me demandent souvent, alors, quand est-ce que tu recommences Quand est-ce que vous recommencez Alors, je me suis dit, bon, comme les chansons sont quand même euh, bien, il y a une captation qui est très bonne. Euh, et ben, ça y est, j'ai dit, je reprends. Tant pis, c'est original, euh, duo <rire> en festival. Pourquoi duo en festival Parce que nous sommes deux sur scène, moi avec ma guitare et Guy Bailly avec son, euh, son, son clavier. Oui. Et effectivement, je dis parfois aux gens, on n'est que deux, mais euh, on fait autant de bruit qu'un orchestre, <rire> <à> 20 personnes. <rire> voilà. Donc, il, il va paraître bientôt. D'accord. Et euh, bon, je pense que peut-être l'année prochaine, je vais le présenter quand je vais revenir. Ah ben oui, avec <rire> grand plaisir. Peut-être que Donaël aura sûrement encore beaucoup grandi. Et, et voilà, il fera peut-être un duo. Voilà. Ah, qui sait Ah on oui. <rire> on va l'encourager. Je l'encourage, parce que... Je le vois, il a la fibre artistique. Et euh, ma foi, si on n'encourage pas un artiste, parfois il n'a il pas confiance en lui. Oui, c'est vrai. Voilà. Ouais. Peut-être que vous viendrez avec euh, Guy Bailly l'année prochaine aussi. Hein. Ben Oui, je lui avais demandé, <rire> hein, mais il m'avait dit, non, tu fais ça mieux que moi. Ça, tu, tu as habitué à te débrouiller. Ce euh, n'est pas la peine. Il y a une vraie amitié en tout cas qui existe entre vous. Hein. Ah, C'est une vraie amitié. Oui. Et je le dis souvent sur scène, lui, il est des Vosges. Moi, je suis des Antilles. Ça fait vraiment un océan qui qu nous sépare. Oui, oui. Et je ne comprends pas comment on arrive à, à harmoniser. Parce que moi, j'ai mes musiques, j'ai ma musique, j'ai mes paroles, euh, j'ai euh, mes mélodies, tout ça, au départ. Quelques arrangements. Et lui, quand on est sur scène, eh ben, il vient, il ajoute. Je ne lui donne pas une partition. Et ça marche très bien. Et ah c'est oui. très bien. J'ai toujours trouvé ça génial. Je sais pas, on s'accorde. Mmh. Voilà, vous étiez fait voilà. pour vous rencontrer musicalement, voilà. Oui. Est-ce qu'on peut rappeler une dernière fois avant eh bien, la fin de cette émission qui arrive un petit peu à, à grands pas. Euh, ouais, c'est passé tellement vrai. vite que. C'est vrai que le a passé vite. Alors voilà, on oui. aurait pu y passer l'après-midi, <rire> mais on va pas vous retenir quand même emprisonné avec nous. Alors on vous retrouve vous là ces prochains temps. On va aller le rappeler pour nos auditeurs. Donc déjà le 17 août, c'est demain euh, au marché du terroir de Ruo. Tout à hein fait. Ensuite, on vous retrouve à Plombière, jeudi euh, 22 août à 18h30, au cinéma, directement de Plombière, oui, hein, que l'on d'ailleurs. Et je salue l'association qui oui. s'occupe du cinéma, oui, M. Patrick Perret, qui me, qui me permet, justement, de présenter ce que je fais. Ça, c'est génial. Hum, Il y avait allez. une troisième date, aussi Une troisième date, alors, ce qui a été fixé, euh, qui, mais qui va peut-être bouger, je ne sais allez. pas, c'est le 24 août. Alors, cette fois-ci, euh, c'est au terme Voilà. Alors, quant à l'heure, si ça se déplace sans arrêt, on avait dit 10 heures, après on a dit midi, 1 heure. Alors, je vais préciser par la suite. Je crois que d'ici le 20, on saura exactement. Ok, alors on se tient à informer. Oui, hein. oui, voilà. Est-ce qu'il y avait quelque chose de très important à dire avant qu'on termine cette émission Alors, okay, quelque chose de très important, c'est <rire> à dire que, en fait, euh, j'ai beaucoup d'amis dans, dans, dans la région des Vosges. J'ai les amis, ceux que je rencontre quand je fais mes concerts, ou bien qui sont dans la ville. Puis j'en ai d'autres, euh, par exemple à Jarménil. Ah oui? Euh, oui, be beaucoup d'amis euh, qui, euh, qui me sont chers et qui, qui m'accueillent toujours à, à bras grands ouverts. Et je dois dire aussi que toutes ces relations humaines m'aident à tenir debout, à me reconstituer, euh, à tenir la maladie euh, à distance. Et ça, c'est extraordinaire. Je, je remercie toutes ces personnes parce qu'elles euh, m'aident vraiment à, à, à rester debout. C'est très beau comme message. Ouais. En tout cas, on vous remercie beaucoup euh, d'être venu euh, jusqu'à nous, Cathy Alizé, avec vos deux petits-fils. Euh, on t'embrasse. <rire> <rire> Donaël, franchement, une très, très belle continuation. Et puis, garde vraiment toutes ces valeurs que tu as en toi parce que c'est de très belles valeurs. Et je suis sûre que tu vas faire euh, une grande carrière, peu importe euh, l'orientation que tu choisiras. Mais tu es vraiment un jeune homme euh, très avec une très belle énergie. En tout cas, je moi je, je suis ravie de vous avoir rencontrés tous les trois même s'il y en a un qui se cache c'est pas grave <rire> et puis je propose à Cathy que, tu, pardon, que vous terminiez avec un petit morceau de guitare et morceau. puis encore une fois merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous et à vous, merci à, nous. à vous aussi de nous avoir <rire> accueillis c'est oui. merveilleux ah c'était chouette alors euh, j'ai parlé de beaucoup de choses j'ai pas parlé de ma guitare parce que c'est ma compagne okay. ma compagne sur scène ma compagne quand je compose et je parle d'elle parfois dans mes chansons alors la chanson s'appelle Toi la guitare j'ai débarqué Comme ça chez toi, un jour de blues, un jour de peine, je suis entrée sans une pensée, sous une envie, sous une poussée Je t'ai saisi, toi la guitare, sans un émoi, sans crier gare, et dans ma vie, je t'ai convié pour me bercer consoler j'ai débarqué comme ça chez toi comme je t'ai choisi toi la guitare pour calculer comme par hasard Rappi Du mes englo De tes accords Et du remolo Sache, toi, à perdre la tête, à perdre haleine, pas du créole, ou bien français. qu'importe les mots, toi seul le sais. Je t'ai voulu, toi la guitare, avec ton look et ta tigène, pour qu'au milieu de mes déboires, tu me mènes droit? Victoire, j'ai trouvé, toi ma guitare, entre tout, mon tel le foie, tu es venu malgré les foie, tu t'abottis tout contre moi, ta voix profonde parle à mon cœur et dans la nuit. show